De la santé à mon âge on aime le confort il y a des parcs tout autour et plein chaud d'affaires c'est des vacances à la nuit de crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire 60 pour 100% 60 doit être plus à m'en moins, moins révisable ou résumable sérieux humoristique et humain 70% pour 100% 70% pour 100% Bonjour ici Réal V Benoît et Claude A. R Ney. qui accro comme vous ça vous présente 70%. Bonne école. Ah! Oh. C'est 70%. Bienvenue tout le monde. Très content de vous avoir avec nous. Chaque lundi, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui sont live au brouhaha, donc vous allez pouvoir vous réchauffer avec ma belle voix de... je sais pas, le baryton ténor. Là. En attendant qu'on vienne vous parler en direct live de ce qui s'est passé euh, sur douteux.org cette semaine, c'est-à-dire les gens ont voté pour l'excellent Prédateur du futur, c'est le choix de Simon Chénier. Euh, en fait, on y est allé avec deux films post-apocalyptiques à l'esthétique divergent des années 80 qui n'avaient pas encore joué au douteux, parce qu'il faut abattre les frontières, il faut détruire les idées préconçues et ce soir ça n'arrivera pas, on va être dans un monde post-apocalyptique exactement comme les autres et d'ailleurs je trouve ça plaisant parce qu'on parle de femmes fertiles par la bande et je suis entouré de dites personnes, on a Carmel et Mary laure qui sont ici pour nous parler de rencontres documentaires, c'est une affaire comme ça. À, à date, ils sont, sont super à l'aise, tout va bien. Vous allez voir, ça va se développer au cours de l'émission. Et j'ai, euh, bien sûr, la truculente Lucie qui va nous parler de choses et d'autres. Il paraît que c'est un quiz et qu'il y a des frérots à gagner. Fait qu'à la maison, dites-vous que le Rapidotron n'existe pas. c'est tout pour moi! Hein? Et puis sinon, ben, euh, moi, j'ai un David Saïd qui va venir nous rejoindre. Et puis, ben, on va parler des prédateurs de Los Angeles. Je pense que Bruno qui s'en vient. Puis on commence l'émission avec un clip de tiré de la trame sonore de Commando. Euh, moi, j'aime ça, ce concept-là des films qui représentent un film d'action. C'est de, de plus en plus vrai. Là. Souvent, ils prennent le de Ludacris ils donnent un rôle le, flou dans un film. Comme ça, ils peuvent mettre featuring le de Chris sur 8 des 9 tonnes de la trame sonore et ensuite, faire encore de l'argent avec le même produit et rien réinventer. Eh bien, ça se faisait quand même déjà dans les années 80. Euh, vous allez voir ici, j'ai oublié c'est quoi le nom du band, mais Chris, qu'on va voir les biceps d'Arnold. Puis Chris, quel clip leur a pas coûté cher à faire? Merci, on passe une heure ensemble minimum, peut-être un peu plus, hein? Oui. Ah, elle dit que c'est correct. Ça fait deux, <rire> deux fois qu'elle dit oui à 70% sur les ondes de douteux.tv, la télé délaissée! -dé -dé Len Warren's going to okay, catch guys. you. Pull okay. okay. it's called the trust fall. Okay, trust fall, ready? Set, go. Ouh, c'est <coughs> à moi. C'est bateau. Euh, OK. Alors aujourd'hui, on a un quiz. Yay, Yay. un quiz. Yeah. C'est un élève u, c'est quiz de science générale. J'ai amené du behaviorisme voilà, des petites récompenses pour ceux qui arriveront <rire> yeah. à répondre ça c'est nous autres okay? c'est nous trois là ouais, ouais. Okay, vous êtes habitués de faire des questions drettes dans votre registre ok, okay. alors la première c'est vraiment la plus facile hein? un électron est-ce que c'est chargé positif ou négatif? Tommy? c'est chargé négativement yeah! Ok, la deuxième question. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre qui se divise juste par lui-même et par un. C'est succès! Oh mon dieu! Même... On connait, on connait. <rire> <le connaît. rire> il me semble qu'il y avait deux définitions, par contre. Il y en a une qui dit que deux, c'est un nombre premier, puis que deux, ça ne donnait pas un. Hein? Non. Ah. <rire> je disais des affaires pour... Euh... Continue. OK, alors, maintenant, je vais vous donner une suite de nombres, puis il faut la finir. C'est une suite qui est très connue, si vous me donnez son nom, je euh, suis de alors. Fibonacci! Bravo. Yeah! <rire> <rire> C'est comme... C'est quoi ça? C'est 1, 3, 42, chalet... Oh, ouais, non, ok, ok, ok. Arobas à l'envers. <rire> ok, alors la suite va comme suit. Je vous l'ai écrit parce que c'est ça. Alors ça fait 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Quel est le prochain? Let's go. 21 plus 34, 55. C'est une bonne réponse. Yeah! <rire> Ok, la suite de Fibonacci, en fait, il y a juste à prendre les deux numéros d'avant et tu ajoutes le numéro et tu ajoutes, puis ça fait le numéro d'après. c'est le nombre d'or. Il y a ça dans mon pénis, il paraît. C'est beau de voir comme quand il y a de la bouffe en jeu, quel point Tommy peut être cohérent. Oui! <rire> ok, la question d'après. 13 à la puissance 0, ça fait combien? 0. Non. Non c'est comme ça que Ça est pas possible. par 0. J'ai ah dit non, 13 à la zéro. puissance 0. Ben 13 Ah merci. 13. C'est 13 parce que Non. <rire> okay. Est-ce que quelqu'un a Je la vais... bonne réponse Je vais dire x à la 2. Oui. Oh, ND c'est gagner un chocolat. ND a dit 1. OK, fait que ça... n'importe quel ah, nombre, quel à, la quel nombre zéro. à la puissance 0 ça bien. fait un. Ça, apparemment a ses pédagogiques, là, tchou! Mais C'est ah, sérieux! Merci, Lucie! Merci! Alors, maintenant, on va passer plus comme physique, chimie, ce genre de choses. Alors, il y a un seul métal qui est fondu à température ambiante, lequel? Le mercure! Le mercure! Bon, Bruno l'a dit avant! Le Bruno l'a eu! <rire> <rire> Bruno désolé, douche bien! Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça, ça va? Non, ça va bien. Son signe chimique, c'est HG. C'est tout. ce que j'avais à là-dessus. Sérieux? Oui. Ah oui. Non. Non, argent, c'est HG. Là, c'est H-G. H. g Là, on parle avec le caméraman, ça fait que ça, ça l'aide pas, ça. Ah, quoi, Let's go, continue ton affaire. OK, le bronze, en fait, le bronze, c'est un... un alliage de deux métaux. Lesquels? Eh bien, euh, l'airain puis le cuivre. L'étain puis le cuivre. Est-ce que je le sais? Mais est que je le sais? <rire> tu euh, es bien plein. Oh, tu es plein ah, de culture et de style. pas eu encore puis il faut que tu fasses l'hiver. Let's go. Ah, ouais, okay. Alors l'étain son sigle c'est SN juste comme ça. ça SN. C'est Alors quel est le troisième gaz en quantité dans l'air? Dans l'atmosphère? Euh, L'argon. La Oui! Yeah! Juste à 1 c'est le troisième en quantité, puis on a juste 1 Non, non, non. Fais des réserves. Okay. Pour l'hiver. Toi, tu t'en occupes, moi je chasse le mammouth. <rire> OK. Combien est-ce qu'il y a d'état dans la matière? Combien est-ce que la matière, elle peut être en 4 4 4 Parce qu'il faut compter le plasma, parce que c'est indéfini. Oh. Oh. C'est pas indéfini? Ben oui, c'est comme un liquide ou un non, gaz, ils savent pas trop. Non, non, non, non non, non, non. OK, OK, OK. Non, non, non, non, non, non. Hey, donne-moi ça. Un plasma? OK, un plasma? <rire> Alors, on va toutes la voir. J'aimerais faire une armée de ferré. Un plasma, c'est un gaz ionisé. Ben, c'est ça. C'est très défini. D'ailleurs, je pense je vais faire quelque chose, une chronique, genre plasma vs laser, parce que... Ah! Ça détruit les deux autant. Hé, hey, là, arrête de parler au monde en arrière de la caméra. Là. OK. Alors, on a parlé de la matière. Alors, en fait, <coughs> la matière solide, quand elle devient liquide, on appelle ça de la fusion ça fait, là. de sa fond. Oui. Solide à liquide, ça fond. De liquide à gaz, ça s'évapore. Mais que, comment ça s'appelle quand ça passe de solide à gaz? Sublimation! Ah, mais... ce qu'il l'attendait! On a dit sublimation! <rires> C'est bon! <rire> bravo, bravo. Tellement pédagogique. En parlant de sublimation, on va y avoir un show le 9 mars qui s'appelle Sublime Rondeur puis au café Cléopâtre. Puis faut que vous venez. Oh, <rire> ça veut dire, Sublime ça veut dire, Rondeur. Ben. On verra. <rire> OK, est-ce que le son il est plus rapide dans l'eau ou dans l'air Dans l'eau, dans l'eau. Yeah, yeah Alors Pour comparaison, dans l'eau, il est 1484 m/s, dans l'air 343 m/s. Dans le fer, 5120. Donc c'est encore plus rapide dans le fer. Waouh. Plus wow. c'est dense, plus que mmh. ça vibre. C'est logique pareil, hein. Alors en comparaison, la vitesse de la lumière. <rire> comparaison de la vitesse de la, la vitesse de la lumière. Euh, c'est euh, la seule constante qui existe. Non mais être combien À combien c'est 360 000 mètres secondes? Non. <rire> Kilomètres secondes. Ça fait une grande différence. Anyway... Ça euh, va vite, hein? La dernière question, c'est comme les unités, comme... Euh, ouais! Tous... Bah euh... <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Ok. <rire> ok, la dernière question, c'est... Comme tout... Tout se euh, mesure, mettons? Les longueurs c'est en mètres, le poids c'est en kilo et pas en gramme. C'est comme les unités SI ce qu'on appelle standard. Mm -hmm. Donc euh, c'est l'unité dans lequel on fait les calculs. Sauf si tu es un américain. Euh, non parce que tu fais tes calculs dans ces trucs. Ouais ouais, la NASA a changé. <rire> Donc on on écoute, on écoute. Le temps, dans, est ou... en école. Arrêtez c'est en seconde mais qui sait la température c'est quoi l'unité de la température C'est le Celsius ou le Kelvin waouh Ça a été le... Oui, mais on calcule. Le Kelvin commence au zéro absolu. C'est ça. Est-ce est est est que tu en vas? Elle donne des chocolats. Il une différence en, de 273 degrés, donc quand tu fais tes calculs, ça fait comme vraiment de la grosse différence. Et voilà. Et c'était tout pour aujourd'hui. et hey, on a appris plein de choses. Merci beaucoup, Lucie! Oh. Merci aussi à Carmel et à Marie-Laure. On va revenir lui poser des questions un petit peu. Pour l'instant, on va aller écouter euh, des clips qui sont tirés du film de ce soir. Euh, tu peux, Dieu, mettre euh, le, le, le premier, là. Euh, vous allez voir, il y, y a comme des survivants, parce que c'est un post-apocalyptique. On ne sait pas trop pourquoi. Là, ça se pose dans une ville. Là, il y a comme une gang de motards qui... C'est très difficile à suivre, mais bon, il y a des survivants. Et les l'héros rencontre des survivants. Vous allez voir, c'est épique comme dialogue. Merci. Vous n'êtes pas des Sans ça, vous auriez déjà tiré. Nous, nous pensions être les seuls survivants. Vous êtes notre sauveur. Merci. Vous êtes là depuis quand On est resté là toute la nuit. Tout a commencé hier. Nous étions à un cocktail quand quand tout à coup, tout s'est arrêté. Le téléphone, la télé, le courant, enfin tout. Quoi. Le générateur fonctionne à présent. Qui sait cela C'est alors que la tuerie a commencé. Il détruisait tout, tout ce qu'il voyait. J'enseignais à l'école, il... C'était horrible Aucune pitié, aucune émotion, rien que de la haine. Où qu'on aille, c'était la même chose. Les gens essayaient vainement de s'échapper de la ville. Et la plupart d'entre eux étaient rattrapés par la horde, puis... torturés, brutalisés... Massacré. Je doute que quelqu'un ait puisse échapper. Les intercepteurs sont partout. Intercepteurs Oui, c'est ainsi qu'il se faut appeler. Je ne sais pourquoi. Eh, hey, j'aimerais savoir un truc. À quelle heure tout a commencé D'été, 5h15 environ. Juste après que le courant soit coupé. Au même instant où nous faisions naufrage. Malheureusement, je crois que nos chances sont très très minces. Au fait, on ne s'est pas présenté. Mon nom est Larry Stoddard. Oui, on s'en sortira, Larry. Je vous assure qu'on s'en sortira. Ah, j'oubliais, mon nom est Mike Ross. Et voici le professeur Sanders. Je suis Barbara Stoddard. Lisa. Encore en train de bosser Je vous l'ai déjà dit, c'est ma façon de me relaxer. Ah. Et c'est important Oui, je crois que je peux trouver là toute l'explication à cette incroyable folie qui règne dans cette ville. Vous en êtes certaine Oui. Sur doute.tv les manchères internationales. Avec Bruno Corbin Je suis dans la ville Tellement... Hein? Un bruneau En fait, t'es comme à côté le le de l'autre de l'eau Je suis comme... C'est euh, ouais, quoi la ville qui est derrière moi? C'est Montréal, Montréal. Montréal. Je suis comme à... euh, sud, là. Sud, ouais, Ça arrive ouais. sud Ou sur un bateau dans le milieu <rire> du fleuve Je suis dans la banlieue Fais donc tes assises oui, de nouvelles <rire> D'accord, on part tout de suite avec des nouvelles pertinentes Garrett Morgan, un économiste néo-zélandais A déclaré il y a quelques semaines Que les chats devraient tous être éliminés Euh, son argument, ils détruisent les ressources naturelles du pays. Les chats doivent s'en aller si on se soucie vraiment de l'environnement. Il affirme que les propriétaires de chats ne devraient pas le remplacer lorsqu'il mourra. L'homme qui semble avoir un faible pour les oiseaux. C'est fait ramasser par la SPA locale qui affirme que qu qu dans un communiqué, pardon, que les chats maintenant euh, maintiennent la population de rats à un minimum et que alors qu'un chat peut tuer un oiseau une fois de temps en temps les ouais. rats évitent des nids au complet ouais, ouais, ouais. Euh, voilà Alors euh, le commentaire le plus pertinent par exemple nous vient de Alexandra david une propriétaire de chat interviewée spécialement pour l'occasion Fait que sa qualité dans, dans, dans qui... l'intervention c'est qu'elle a un chat <rire> qui affirme à la presse suspendue à ses lèvres que l'opinion de Morgan est ridicule et exagérée mais ça dans ta pipe. <rire> <rire> puis faut pas oublier que c'est justement la peur de la sorcellerie là qui a ramené la dernière peste noire en Europe parce que là ils ont tué ils ont toutes les, tous les chats et que là il y avait des rats mais ils savaient pas aux autres que des rats c'était plein de bibites puis que ça ça avait vraiment pas Comment aura tu pu t'en douter Bah oui. Ah oui. Fait que mets ça dans ta pipe <rire> Garrett. C'est bon. Euh on continue. <coughs> Pardon. Un garçon de 12 ans du Massachusetts euh, qui avait fait des graffitis sur la maison d'un voisin vient d'être condamné à une amende de 1000$ qu'il euh, devra payer de sa poche. Le garçon euh, qui avait été condamné par dont don, euh, il vient pas juste, c'est un an, il l'a pas encore payé. Donc euh, le juge vient de lui ordonner de se trouver une job. Euh, alors que l'avocat de la défense, Craig R. Bartholomew, euh, affirme que... D'ordonner à un enfant de se trouver un emploi est contraire aux lois juvéniles et au climat social actuel. <rire> Le juge James G. Collins, appuyé par deux de ses collègues, ne compte pas reculer. Le fait d'avoir un emploi va lui apprendre qu'il est responsable de ses actions « somehow ». Ah oh, wow, voilà. comme en Chine quand ferme une école pour faire des iPods Ben oui, c'est ça <rire> C'est cool, merci, hey, t'en veux-tu une autre? D'accord, je peux en parler une petite dernière euh, Après moins d'un mois pour voir un des membres seniors du nouveau gouvernement japonais a annoncé que les vieux devraient se dépêcher à mourir Euh, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites <rire> un petit effort. Il pas si polie ça. Ça coûte cher. <rire> Taro Asso a déclaré que <rire> les personnes en phase terminale recevant des soins drainaient les ressources du pays, euh, tout en renommant les patients qui n'arrivent plus à se nourrir eux-mêmes des personnes tubes Ah, ah, ah, ah. Il a affirmé qu'il refuserait euh, qu que lui-même refuserait ce type de soins dans la même situation, ajoutant qu'il se sentirait mal, héros, qu'il se sentirait <rire> mal de savoir que le tout était payé par le gouvernement. <rire> euh, pour donner un peu de perspective, sa fiche de route inclut aussi le fait qu'il a déjà comparé le parti de l'opposition au parti nazi, euh, qu'il a louangé le règne colonial de, du Japon sur euh, Taiwan et a affirmé euh, à des diplomates américains qu'on ne leur ferait jamais confiance au Moyen-Orient parce qu'ils ont les yeux bleus et les cheveux blancs. Oh. En tout cas, au moins <rire> euh, euh, au moins il fait des choix clairs et définitifs. Hein, et puis, voilà. euh, il est partage, mais c'est le fun qu'une personne avec des idées comme ça ait été élue démocratiquement dans un pays qui est très sain d'esprit comme le Japon. Oui. Euh. Oui, merci, merci Bruno. Vous, ben, ça fait plaisir. <rire> non, je suis co ah. content que, que que tu sois arrivé parce que j'ai entendu dire que tu connais nos deux invités de ce soir. Ben je connais Marie-Laure, euh, okay. euh Carmel plus loin. C'est ça mais en fait oui, euh, c'est Marie-Laure qui nous a amené Carmel. Ouais. OK. Mais, <rire> Vous êtes ici pour nous parler de ton band, j'ai compris? Non, trop pas. Non? Euh, on, on parle de quoi, dans de, ce cas? De... de... d'un YouTube battle! On parle d'un YouTube battle? Oui! Ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait des équipes pas mal drôles qui participaient à ça, hein? Il y a des bonnes équipes! <rire> ha ah, ah, Tu peux-tu nous dévoiler un petit peu de quelle équipe on parle? Une équipe de ah, oh, ouais, oh, ouais. Ouais. Il y a des équipes de quoi. Ah! Um... Les autres équipes, non? Ben oui, ben go! Ben, Panorama Cinema, une équipe. J'ai-tu le droit de tout faire scou, ça? Bah, scou, scou. Scou. Là, hey, à 70% <rire> sur la télé des DLSC! Ben ah ouais, Ok, ben, euh, ouais, Panorama Cinema, Fun Film. Oh, cool! Ouais, ou... Euh, des amis? On va pouvoir botter Francis Ouellet. Yes! Ah, euh, attends... <rire> J'ai un blanc. Attends, on y revient après! C'est bon! Ouais. Est-ce est que c'est la première année vous faites ça? Oui, oui, oui. c'est notre activité pour la Nuit Blanche en fait. Ah, ouais. Donc okay. le 2 mars à 21h, à la Elastica. Oh, Elastica ben, voilà. ben, pour moi, je vais être là. Ouais. Ben. Ben, si t'es dans l'église, <rire> c'est mieux d'être présent. <rire> ben, ben, de, de, de, des fois, ils me laissent rentrer dans des places où Douteux est invité. <rire> Sinon, ben... It... Dans le fond, c'est dans le cadre de La Nuit Brun, Blanche, mais vous <rire> Brune, la Nuit Brun, ouais, c'est ça, Branche. Mais vous, à la base, c'est les rencontres des documentaires euh, internationales avec des ninjas cachés. Oui, c'est ça, je okay. change okay. des mots, c'est à peu près ça. Okay. Ouais. Ben... Les rencontres internationales des... les documentaires euh... de Montréal. Ah, ben c'est cool, Montréal, Ninjas, je sais pas ce c'est le seul festival de films entièrement consacré aux documentaire au okay au Québec. Euh on avait été notre 15e édition euh, en novembre dernier. Oh bravo. Ouais. C'est cool ça. Puis ben c'était super, c'était vraiment le fun. Ouais. Euh ben, entre autres d'une euh, coupe de highlights, on a ouais. ben, on a présenté en première québécoise. Um, un film qui est en liste pour un Oscar, dans la catégorie « Meilleur documentaire oh, »,« cool. By Broken Cameras wow, ». On a accueilli aussi ouais, ouais, ouais. un, un des réalisateurs à Montréal, aussi, qui est venu présenter le film. Um, et puis, sinon, on a aussi accueilli uh, un, un groupe punk finlandais, uh, sujet d'un film um, finlandais qui se... <rire> On <rire> salue se... les finlandais qui nous regardent. Enfin, bon, on fait des finlandais. liens. Ah. Um, oui, donc, uh, ouais sujet d'un film um, de documentaire qui s'appelle « The Punk Syndrome ». Et okay. puis euh, fait que c'était génial. Mais il faut retenir qu'il y a eu du belly surfing à la cinémathèque, en fait, c'est ça. Ça c'est pour dire ça. De cet événement. Oui, grâce au punk, je pensais que c'était mort le punk. Mais en fait, faut spécifier qu'ils sont not dead. Un... Oui, c'est ça, c'est Punk is not dead, mais c'est surtout qu'ils ont des qui sont malades un peu. <rire> c'est des c'est des, des personnes avec des personnes des, avec des, des, des personnes spéciales. Des personnes spéciales. C'est ça. Les quatre membres du band. sont spéciaux. Oui, sont spéciaux, personnes exceptionnelles. Exactement. OK, ils sont métap. Oui, c'est ça. Okay. Euh en, en, en fait, oui. Et voilà. Ben est-ce que vous êtes membre du, euh, du du du voyons des des du, de, groupe, de, du groupe Non non, non. <rire> des rencontres internationales du documentaire de Montréal depuis les tout débuts. Non. non. Depuis, depuis les 15 ans? Ben, je sais pas. Peut-être commencer à la directrice de notre programmation, en fait, est là depuis 10 ans. Fait qu'elle, ça fait comme presque une éternité. Charlotte. Ok, il y a quelqu'un qui a passé le flambeau à un moment donné. Ouais, il... mais ça fait plusieurs ouais. directeurs générales qui passent. Là. Ok. Donc là, l'équipe a été... Est-ce euh, qu'il y a eu la corruption? parce que euh, c'est pour ça que euh, les directeurs ont changé comme ça? Ou, euh... Ben, c'est parce que tu... Tout... <rire> tu as -tu smart, Pas pour le je sais pas. <rire> Non, c'est correct, dites rien, c'est quoi que vous êtes pas au courant? Ouais, c'est ça, je ne me souviens étais pas... Vous étiez pas là, sur le bateau? <rire> Sinon, ben, moi, j'ai entendu dire qu'il y en avait une des deux qui jouait à Magic The Gathering. C'est-tu moi qui ai pensé à ça avant de m'endormir hier? Ou... Oui, ah, okay, oui. Bon. J'ai <rire> beaucoup en contact avec des, okay. avec des joueurs. De... Ah oui? Ouais, Allô? <rire> Parce que moi, je joue à Magic. Hot. Alright. <rire> Donc elle euh, ce, ce qui se passe ça va être YouTube Battle. Ouais, ouais. C'est quand ça? je, veux, je veux savoir. Le 2 mars. Euh, le, 2 mars. le Donc ça commence à 9h, ça okay. finit à 3h du matin, oui. bon. Donc il y a 16 équipes qui vont s'affronter. 4 rondes. Euh, il va avoir des prix. Il va avoir des prix puis euh, avoir des fait, prix de présence d'amener comme... je peut-être. Vous êtes, je sais pas. Okay, va. Il va avoir des, des gens déguisés aussi, je pense. Ouais, on, sûrement, on a proposé aux gens de se déguiser. On a, apparemment, il va y avoir des déguise... Déguisez-vous. Okay. des déguisements, autres? Oui, euh... nous autres, on... on... laisse parler. Toi, hein. je pas. Je remercie de t'en nous autres. Ouais, oui, ben, les, les gagnants vont être déterminés par le public, en fait, par les applaudissements. Fait qu'il faut vraiment sortir des vidéos complètement débiles. Puis, euh, c'est ça, il n'y a pas de censure et euh, voilà. Ouais. À part celle de YouTube. Ouais, c'est ça. Euh, pas à part YouTube, celle euh... de YouTube. Mais on va... On se revanche là-dessus sur la censure, parce qu'il va y avoir la trilogie de Dominique Gagnon qui va être présentée pendant la soirée aussi. Le meilleur segue au monde. Je sais pas, hein? J'ai j'ai fait toute, bon. toute ma vie. Okay, faire ouais. le lien, faire ouais. le ouais. Ouais. Oh wow. Parce que lui, dans le fond, il... OK, mais c'est peut-être le vrai nom aussi de la patente, puis que là, il y a quelqu'un <rire> qui a fait un char qui ressemble à là, ça. Là, c'est entré, en train... toi! <rire> T'es en train de s'occuper de skraper son segway, ouais, là, en faisant expliquer c'est quoi un segway. Non, mais le gars segway. qui a inventé le segway, il est mort. Sur un segway? Oui, oui, ouais, il nous l'a appris, ça. <rire> l'ont trouvé en bas de la falaise à côté sur le baie hein faisait de la vitesse <rire> sur Sagway ça, encore... ça avait encore ça avait encore dit fais attention dans les marches hein <rire> Colin Bon bon c'est quoi la trilogie oui. de oui. Être oui, de Dominique Gagnon dans oui. le fond c'est pour ça que je dis, dis qu'on se prend sur l'ascenseur parce que oui. lui c'est ça sa spécialité de retrouver des ah. vidéos euh, qui ont été censurées par par YouTube puis euh, de faire euh, c'est ça des thématiques par exemple comme la fin du monde ou ah oh, c'est cool ça ben <rire> oh, oui. c'est de l'expérimental mais je pense que oui. ça vaut vraiment la peine je pense qu'il va, il va y avoir aussi la musique qui va être jouée en live par dessus la projection je, je peux pas vous dire le nom de la personne qui va faire ça mais ça va être, ça va être génial donc on annonce ouais. plein de surprises, <rire> plein de surprises. Oui, oui. puis au moins deux affaires originales <rire> au moins au moins parfait ben, ça ben si vos vidéos sont originales ouais, on compte, <rire> on compte ouais, vous, ouais. en fait ouais. en gros c'est ça Moi, wow, tout cas, ouais. on est drôle. Hé, hey, là-dessus, euh, merci bien gros d'être passé. Vous allez rester avec nous autres pour parler euh, d'affaires et d'autres et, et oui. juger. Oui. Euh, si vous avez envie d'intervenir à un moment donné, t'es même pas obligé de tourner ta langue cette fois dans ta bouche avant de le faire. Parce que c'est long de tourner sa langue cette ça fois dans sa bouche avant de la faire. Euh, merci mesdames, Carmel, Marie-Laure. On va aller encore une fois écouter une toune. Ça va être le choix de Dieu. On va revenir à Moi, j'ai l'impression que ça va être David Saïd après. Ça va vite à 70% que attache ce que tu veux avec des affaires des détaillables <rire> bon, c'est ça les détaillables It's only got $20 in my pocket I'm, I'm huntin', lookin' for a comer This is fucking awesome Now, walk into the club like, what up? I got a big pack I'm pumped, I bought some shit from a thrift what? shop Ice on the fringe just so damn frosty The people like, damn, that's a cold-ass honky Robin' in hella deep, headed to the mezzanine Dressin' all pink, set my gator shoes Those are green oh. drink, then a leopard mink Girls standing next to me Probably should have washed this Smells like R. Kelly's jeans Piss But shit, it was 99 cents. I get coppin' it, washing it Not to go and get some compliments passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and, and grudgy fucking man. I amm stuunting and fussing and saving my money and I'm hellla happy that's a bargain oh. right I'm gonna take your grandpa style. I'mma take your grandpa style. No for real. As your grippa. can I have his hair me down? Sha yeah. your jump suit and some house slippers. Lukey ground in the jacket that I found digging oh. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a feet blanket. then I bought a keyboard. Oh. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello, I could take some pro winks, make them cool, sell those, a so sneaker head to be like ah oh, he got the belt, oh. bro. I'm gonna pop some tags only got $20 in my pocket. Oh. I, I, I'm huntin', for a comer, this is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags only got $20 in my pocket. I'm huntin', lookin' for a comer This is fucking awesome What you know about rocking a wolf on your noggin' What you knowin' about wearing a fur fox skin Whoa. I'm digging I'm diggin', I'm searchin' right through that luggage One man's trash, that's another man's comer Thank like your granddad for donating that plaid button-up shirt Cause right now I'm up in her stern I I'm the Goodwill, you can find me in the I'm not, I'm not stuck on friction in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammy secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stopping that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call getting tricked by business. That's your teller, though, and having to i ain't want six of the people in this club is I had like a week game come take a look through my telescope trying to get girls from a brand and you hello world and you hello world Clothes. I look incredible I'm in this big ass cold From that thrift shop down the road I'll wear your granddad's clothes I look incredible I'm in this big ass coat From that thrift shop down the road. I'm gonna pop some Jags Only got $20 in my pocket I, I, I'm, I'm huntin', for a comer This is fucking awesome <laughs> c'est air grandlas coat Hortense <laughs> et notre continent tu est la seule qui puisse rendre à notre peuple la gloire et la puissance qui étaient la sienne il y a des siècles Oui, c'est exact. Mais le danger de destruction résultait très grand. Tu as réussi à déchiffrer la tablette de la connaissance. Tu connais la clé de l'autocréation. À présent, il faut qu'on se le Seulement pour le bien. Seulement pour le bien. Seulement pour le bien. Ah pis la, la musique, c'est l'intro. La musique, c'est mon nom. Ah ben, tu vois, t'es dedans. <rire> <rire> oh! M'a me tossé ballon, là. Lève là ton intro, David. Oh, spécialiste de soccer, faque d'habitude on commence à faire des affaires de même pis on, ouais, c'est très important. <rire> bon, Mais bonsoir tout le monde, on va parler un peu de foot à parce qu'on s'en fout, ça va Tommy? Je vis des moments extraordinaires. Et voilà, on va récapitulation, on avait terminé avec l'Afrique la semaine dernière, tu te rappelles? Oui, j'avais du plaisir. Bon, mais malheureusement, le Mali s'est incliné en demi-finale. Par contre, ils ont gagné pour la troisième place. Du coup, ils sont partis avec une de bronze et ont dû retourner au front parce que c'est la guerre là-bas. Oui, c'est ça, il faut pas deux games de soccer, il y a des vies de personnes Exactement. qui ont dangereux. Exactement. Ouais. Et la finale, ça lui c'est le Burkina Faso contre euh, le Nigeria. Le Nigeria qui a, qui a ultimement gagné 1-0. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Ça devait être passionnant, ce match-là. Hey, hey, tu... Ils ont joué à Johannesburg, oh. au stade de Johannesburg. Tu sais combien il y a de personnes, le stade Soccer City? Euh, je te dirais quatre stades olympiques. Non, 2 94 000 personnes. Sacrément. 94 000 personnes. C'est sûr qu'il y en a un qui a mangé tout croche en plus. Hey, oui, mais faut il dire, faut dire une chose, même si le Burkina Faso a perdu, on va, on va, on va, on va se pencher un peu sur ce pays-là. C'était quand même la première fois qu'ils étaient... Euh... Dans la finale, première fois de l'histoire. Bravo, Burkina. Burkina Faso, j'ai sorti <rire> les stats, c'est pas rien. c'est dans l'indice de développement humain, qui est un indice qui est reconnu par euh, l'ONU depuis une quarantaine d'années maintenant, sur 167 pays, sont 176e. <rire> <rire> On lâche pas. Hein? On lâche pas. Mais euh, d'autres stats intéressantes, la population entre 0 14 ans, 47%. OK. La population entre 15 et 64, 49%. Ils <rire> La population 65 ans et plus, 2%. Wow. Oh. <rire> mais tout ça, ça m'amène à vous parler de l'espérance de vie moyenne au Burkina Faso. Puis on ne rit pas, c'est pas drôle, c'est vraiment les conditions, mais je veux dire, bon. 51 ans. Ouais, c'est... Fait que j'ai poussé ça plus loin, puis j'ai fait la moyenne de l'âge des joueurs de l'équipe. Il y avait 23 <rire> joueurs. Et c'est 26,43 ans. Il veut dire qu'ils sont partis que mer... mais non seulement ils ont long, ils sont partis de là avec leur médaille d'argent et avec la moitié de leur vie derrière eux. C'est vrai qu'ils ont bien profité ah, faire des choses. On rit mais c'est comme le contraire de drôle. Hein? Exactement. Ah, okay, Exactement. Bon. <rire> Merci Bruno. Mais euh, je vais te demander Tommy euh, parce qu'on va pas aux ça sérieuses. Euh, encore hein. Ça a mercredi dernier, le 6 février, euh, c'était le Allemagne, le France-Allemagne. Ah oui, on était on était rivé à la chose que ça prend. Là. Tu remarques le tu remarques une le TV. Le, le maintenant, maintenant Tommy, est-ce que tu peux me demander si la France a gagné Ah oh ouais. Euh, vas-y Marie, la demande dit si la France a gagné. Est-ce que la France a gagné Non. <rire> ah! Olé, olé, olé. Oh, boy, ah! yeah. <rire> Excellent David. Mais euh fait, oh, fait, on... fait que là toi tu es <rire> un petit peu pas à peu près là. Mais là là, on va on va, fait on va on, on parlera pas de ça. Non, on en parle pas. Maintenant hier dimanche, dimanche matin parce c à, le match était à 2h euh, à Tonnon Gaillard qui est une euh, banlieue de c'est près de la Suisse en fait. Euh, c'était contre l'OM, maintenant, est-ce que, Tommy, est-ce que tu peux me demander si l'OM a gagné? Câlisse! Euh, Carmel, veux-tu demander si l'OM a gagné? Est-ce que l'OM a gagné? <rire> ah, ben, câlisse! Va-t-il Vous aidez-le quelqu'un? Will it be born? Aidez-le <rire> poste plus drôle! Ah! <rire> Ah oh boy, fait que dans le fond, tes deux équipes ont comme subi une amère défaite qui te rend de Mossad. Ils ont subi un nul. Y a-tu quelque chose de pire qu'une défaite? Ça s'appelle nul. Ouais, parce que nul, c'est nul. Fait qu'on ne parlera pas de foot, on va passer directement à la publicité. Donc aujourd'hui, mon émission de foot s'appelle <rire> la publicité. <rire> Vidéo, Dieu. <rire> I need new shoes. Yeah. c'est David Beckham, c'est son nouvelle annonce de H&M pour des sous-vêtements. Et eh oui, puis je vous promets, la semaine prochaine, je vous les démontre. Tu, tu vas tester les survêtements de David je Beckham veux, à parce qu'on s'en fout. Exact. exact. exact. On, repousse exact. on repousse les barrières. <rire> <rire> on a tout débloqué un budget pour ça ou ben, euh, je ferai ma poche vais, Je vais aller faire un compte de dépenses moi Tommy. Ouais, bah oui. Oui, fais ça. Good. <rire> Sinon euh, j'ai une petite annonce ben parce que les boxeurs ont tatoue deux après. Ouais. Oh là là, là, là. <rire> c'est des bois sur le champion ok sinon mais j'aimerais vous rappeler parce que je sais que bête le, le, le tour de sportivité aux douteux est quand même encore un peu faible Quoique, avec la lutte la lutte c'est quand même exigeant j'aimerais rappeler aux gens que c'est super important de boire de l'eau fait que je demandais à dieu de nous montrer pourquoi avec une petite vidéo super intéressante et euh, éducative. oh merci merci on continue la lignenée mais euh... par réussi j'aime ces moments là On est là tous ensemble, bon. les pas, le sol, bien, les regards qui se croisent, c'est toujours les mêmes gestes, d'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussure puis la jambe droite, et puis une gorgée de volvique, toujours. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan, l'eau de volvique est une chance. Ben voyons yeah! donc, ça n'a pas <rire> rapport avec rien de la vie. c'est <rire> cette eau-là. Ben oui. Okay, donc l'eau des volcans, les amis, c'est super important Exactement. pour la forme physique. Exactement. Mais ça, évidemment, c'est dans un cadre professionnel. C'est mm. des équipes professionnelles. Ce sont des athlètes qui sont euh, payés cher pour leur performance. Je vais vous montrer une petite image de, du vestiaire de mon équipe. Parce que vous savez, dimanche, je joue euh, au Collège maison On a eu un gymnase, puis on, on, on est en boys. Bon, je vous montrer ça, un grâce. peu l'image de nos vestiaires mm. avec euh, <rire> cette euh, dernière petite vidéo. Allez, Dieu, par moi la vidéo de notre vestiaire. David, à l'entraînement. J'aime ce moment-là. On est là tous ensemble, les vomis sur le sol, les regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord un colère. 3, shit. Puis on fait tourner à droite. Et puis une gorgée de 8,6. Toujours. Parce qu'on a tous le droit de rentrer complètement défoncés sur le terrain. Le 8, 6, 7, 8, chance. Ça, c'est du monde de temps équipe. Ça, ça c'est la, la performance euh, du Nick euh, de notre niveau. Donc voilà, ben, ça clôt par son sans faute euh, pour cette euh, Merci chronique. Gros. Merci ben gros, David. Euh, tout le temps plaisir de t'avoir avec nous. On va aller écouter euh, deux petits clips. Oh, on va écouter deux clips qui sont tirés du long-métrage de ce soir, encore une fois. Vous allez voir, ça va surtout du blabla des discussions des deux de durs et des gens qui en apprennent sur l'Atlantide. Parce que ce soir, dans le film, The Atlantide et la marée et la colisse, ben... À 70%, ben merci David. Bon. Moi, quand je jeune j'aime... <rire> euh... <rire> dans 20-30 ans, il aura plus... J'espère que moi. Je me demande ce qu'ils lui veulent. Et pourquoi elle Ah, j'en sais rien, mais on dirait qu'il nous laisse la porte ouverte. Eh, hey je sais ce que tu as dans la tête. Tu veux savoir où il l'emmène, n'est-ce pas C'est le seul moyen d'y voir plus clair. Oh, Mike. je t'ai toujours connu, Feli, mais pas suicidé. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça sans rien faire. On doit au moins essayer. Mike D'accord, mais je te le répète, c'est du suicide. Toi, tu restes avec le professeur Ellary. Oui, c'est moi. Allons, je tiens un coup d'œil. Ils se réservent toujours les meilleures missions, style commando de la mort. Direction l'enfer. La mission mon cul, ouais. Hé, qu'est-ce que tu fais J'y arrive pas. Alors, cours Oui, c'est ça, featuring, synthétiseur, la, la Salut, on est de retour ah, à je studio suis à 166. C'est que en train d'essayer de comprendre la psychologie de nos invités. C'est des dames, on est tout le temps contents d'en recevoir. On vient d'écouter deux séquences tirées du film de ce soir et les gens se parlaient. Vous avez compris, il parlait d'Atlantide, comment l'Atlantide c'est important dans la vie parce que sans Atlantide, quel serait les mythes? C'est peut-être le plus grand mythe qui existe et bien sûr, à part mon pénis, c'est sûr. Rendu plus loin que C'est euh, Les Prédateurs du Futur, c'est un film de 1984 qui a été réalisé par euh, euh, Ruguero Deodato, c'est un gars qui avait fait cannibal Holocaust. Dans les rôles des personnages importants, on a l'excellent, le truculent, le touche-moi s'il te plaît, fais-moi un enfant, Mike Monty. Oh! Euh, Mike Monty qui est un de mes plus grands préférés de toutes les fads, de toute l'histoire de la vie. C'est une des personnes qui est un petit peu l'image de Mr. Burns, pourrait dire... C'est une affaire de la même, là. Mais bon, sinon, il y a l'excellent Christopher Filling Connolly. Euh, lui, on l'a vu dans beaucoup de films des années 80, dans beaucoup de films avec des Italiens qui s'occupent du film. C'est un petit peu une star américaine générique qui est allé faire comme le Robert Guinty ou le George... Euh, voyons, j'oublie son nom... Sti. Richard Harrison de ce monde et d'autres personnes qui sont allés faire la pièce de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'ils essaient d'être grand pis fort pis beau, mais on en avait assez... beau... Euh, fort... ouais... En tout cas, et puis sinon, il y a l'excellent Bruce Barron, ça vaut la peine d'en parler... À mon sens, il joue le rôle du gars qui a comme un casque transparent, tu vois, c'était pas... Bruce Barron joue la... Ouais, ouais, il joue le rôle du boss Avec des méchants. Sans moustache. Euh, sans moustache, ah. c'est le, ouais, le moustacheless Bruce Barron, mais ça reste quand même Bruce Barron. Je pense que c'est un de ses derniers films, en fait, avant qu'il transfère à Hong Kong pour aller faire des... En connaît marche. il connait du monde spécial, lui, ça c'est sûr. Euh, donc, euh, Bruno, tu nous fais un autre bloc de nouvelles, quand tu l'as été chargé à bloc, toi? Allez, je suis gonflé à tricot. <rire> euh, Putain, euh, une euh, jeune femme de Miami, en Floride, a dû s'excuser auprès d'un juge après lui avoir fait un finger suite à euh, la réception de sa sentence de cautionnement. Penelope Soto. <coughs> Euh, qui avoue avoir été sous l'influence de Xanax et d'alcool pendant sa séance. Euh, euh, donc après ses excuses, le juge a affirmé qu'elle serait euh, maintenant une criminelle condamnée s'il si avait gardé les accusations d'outrage au tribunal. OK, on la voit ici. OK, tu veux ouais, dire, à un finger près de devenir une criminelle dangereuse. Ouais, exactement. T'as beau, c'est de la belle justice, ça. <rire> il l'a pas pris personnel le monsieur Barbu. <rire> Donc, euh, pas mélanger l'alcool et les médicaments... Avant d'aller euh, en tribunal. Surtout avant d'aller dans <rire> un tribunal. C'est ça, c'est ce qu'on apprend de, de ton <rire> histoire à toi. puis on va dire, mettons, que le Zanac, elle avait pas le choix parce c'est une prescription, mais oh, j'ai jamais vu Captain Mark White. Ouais. Non. Ouais. Ouais, c'est c'est c'est drôle parce qu'en en fait a fait il donne une, une caution de 5000 pièces, puis là à lui manque de respect un petit peu, fait qu'il dit rien ici, puis ils ils ça à 10000. Fait que là il fait un finger puis a dit fuck you. Fait, fait que, que là qu c'est <rire> donc ben une bonne attitude. Ouais. Fait que là on avance, ouais, c'est tu sais, pas pire. Des fois tu joues à serpent et échelle, petit coup après ouais, serpent, ouais. là c'est trop. <rire> Euh, la police de Exeter, au Royaume-Uni, recherche un cambrioleur un peu coq-l'oeil Cambrioleur-dépanneur? Euh, le le mal... Non, le, le, le, le malfaiteur a volé un présentoir à chaussures qui avait été laissé sans surveillance devant un commerce pendant la nuit Les policiers affirment qu'il ne pourra pas en faire grand-chose puisque le présentoir contenait euh, des souliers de droits seulement Donc... Euh... Ah! Ah! La police demande aux malfaiteurs de ramener les chaussures puisqu'il oh, ne pourra pas en faire grand-chose <rire> oh. A moins que ce soit ce gars-là <rire> <rire> Mais ça, le lendemain matin, du larcin, là, tu sais, te réveilles, de, comme fêté, t'as fini ton Jack tu disais, non, moi, ça, ça, sent, ça sent quoi, ça, après? Hey C'est une bonne question, ça uh. <rire> Alors, euh, Martin Deschamps, lui, c'est euh... le, le gauche. Ouais. Ok, bon. Euh, Sylvia Middleton. Je <rire> vous connais, moi. J'ai fait une joke de margain des jambes, ouais. ça faisait longtemps. Okay. Euh, euh, euh... Je t'écoute, je t'écoute. Dernière petite nouvelle, euh, Sylvia Middleton euh, devait se rendre à sa séance de tribunal afin de prouver qu'elle était réellement handicapée et de continuer de <rire> recevoir ses indemnités. La femme de 65 ans s'est rendue au Acorn House de la ville de Great Oaks au Royaume-Uni. Le tribunal pour ses causes spécifiques se trouvait au quatrième étage de l'édifice. On lui a alors appris qu'elle ne pouvait pas se rendre à son rendez-vous parce qu'elle était en chaise roulante et qu'il ne pouvait pas garantir sa sécurité. Ça, ça veut dire qu'aucune personne handicapée ne peut être admise pour les séances de tribunal pour personnes handicapées. C'est ça que ça veut dire, au quatrième étage? Il ouais, n'y a pas de facilité, ça. pas de... Il y a des ascenseurs, mais c'est trop dangereux. Au cas qu'il y a un feu... Alors, euh, alors de, un porte-parole pour le tribunal affirme que les chaises roulantes ont été bannies du tribunal depuis novembre mais que c'était une erreur administrative puis que ça l'arrivera. Yeah! <rire> La justice est sauve encore une fois, merci Bruno. Ça un Colin, ça a été une grosse semaine en nouvelles, mais moi je pense que le rac de souvie il était fait en avant d'un dépanneur. Non, pas ça. Dis quoi Ce qui est sûr c'est que ça doit être weird l'histoire de en tout cas. Pis là, Allez. en fait, Zoulan, là a pas vraiment besoin de souliers non plus, fait que... Ça va pas être elle qui les a je, je sais pas, c'est quoi le lien entre les deux affaires. Est-ce qu'il y a une affaire qui tape particulièrement ses nerfs à propos de Carmel, Marie-Laure? On est entre <rire> moi pis même pas. Rien! Ah, je suis vraiment aimable comme personne. Elle vraiment aimable. aimable. <rire> c'est quoi, tu penses, le plus gros défaut de marie Elle a trop de chapeau. <rire> trop de chapeau, vous l'avez entendu, à 70%. <rire> moi, moi, personnellement, je pourrais dire, en tout cas, que... Tommy, je la trouve un petit peu imbu de lui-même. C'est correct, correct qu'il ne m'entend pas, j'ai Allez, Bibi. Donc, on écoute euh, deux derniers clips. En fait, euh, une petite dernière affaire, puis on revient pour débouler la fin de l'émission. Ça veut pas dire que je sais pas où vous restez. Hein? Pense à ça. Il y a nombreux titres que ce film-là a eu euh, Atlantide, la coliseau de la marée, là, en Dans ce film-là, il y a sous marin russe oh. Ron, <rire> Atlantide, euh, euh, gang de rues qui détruisent les gens, euh, recherche de femelles kidnappées, guerre, décapitation, beaucoup de longueur, dialogue euh, en vasité, euh, difficilement comparable à quoi que ce soit qui n'est pas un lac <rire> euh... c'est un bon film de 1984 ça reste que ça flottille autour du moins 5 bon, ouais. mais tu vas quand même être un petit peu excité plusieurs fois surtout à cause de la gagne de méchants l'histoire en gros c'est que il y a des héros qui s'en vont en mer en bateau parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils aillent checker Là, ils reviennent à Miami, après avoir checké les affaires, puis qu'il y a eu comme une grosse tempête, vraiment faite tout croche en nuit américaine, bien montage, c'est pas beau. Et quand qui reviennent à Miami, toutes, toutes, toutes les lieux de tournage ont été saccagés. <rire> <rire> tout le monde est décédé partout. C'est la fin de la civilisation. On est vraiment... C'est un des rares post-apocalyptiques qu'on vit la transition de « tout va bien, puis il y a de la bière dans le coller » à tout le monde est mort comment ça que ça se sent charogne <rire> on est dedans c'est les prédateurs du futur et ensuite là la, la guerre va comme pogner entre la gang de c'est très très difficile de juger d'où ils viennent pourquoi sont là à mon sens je pense que les moteurs qu'on voit dans le film souvent tu peux mettre des séquences du film dieu hein? quand on voit dans le film souvent les moteurs c'est euh... Et je dirais, comme les descendants des Atlantes qui veulent faire sorte que la civilisation atlante revient à la... Je suis pas capable de mettre mon propre engin dans ma bouche, mais bon, eux autres, ils vont l'avoir réussi. Euh, les prédateurs du futur, euh, je lis mon petit texte ici, « Wow, enfin, on retourne dans notre zone de confort. Après tout ce temps, toutes ces fadaises, toutes ces drames qui avaient pas rapport... Enfin, un post-apocalyptique italien à l'esthétique divergente des années 80. Mmh. Une des mamelles bénies qui fait que l'on a ces visionnements-là chaque semaine. Bien qu'on pourrait être poussé à croire que celui-ci n'a pas la même formule que les autres, soit eau potable, forme fertile et source d'énergie. Pourtant, ben pff, non, malgré le manque de contexte et de sature solide à cette histoire, on réalise rapidement que ce n'est en fait que ça. Euh, la seule femelle qui lui reste est kidnappée puis pense le reste du film à courir après et dans un post-apocalyptique sans femme fertile l'humanité est perdue c'est ça euh, ferme là et prend le <rire> Les méchants, les, les méchants aussi, veulent la femelle, parce que y a, en plus, il n'y a plus aucune source d'électricité nulle part, parce que Miami a comme été dévasté par un montage tout croche et de la nuit américaine, par rapport. Et comme je disais tantôt, c'est un film de Ruguero Deodato, euh, le freak podami qui nous avait donné le très overblown cannibal holocaust Il s'est excusé à l'onu à l'UNICEF, à l'UNESCO, pardon, en 1989, il est allé sur les marches de l'UNESCO, il a dit « je m'excuse, planète Terre ». Mais okay. la Je pense euh... que c'était Bono qui était passé juste après. <rire> ouais, c'est ça, ça ouais. Non, pas encore. <rire> <rire> dans, dans, dans ce <rire> <rire> non, c'était là, c'était Mickloup. Je je je dis de, depuis pas grand-chose qui c'est vraiment tout un film. <rire> D'ailleurs, euh, je me permets de vous mentionner la première phrase de tout le film, c'est euh... C'est comme le noir, parce que c'est important, c'est le noir, m'excuse, tu sais, c'est ça les films, il pas de tu sais. D'habitude, il y a un d'un gentil et un d'un méchant, et ils meurent à peu près les deux en même temps. Euh, la première phase du film, c'est euh, « Hey, je trouve pas ça drôle que tu m'offres de la bière. Tu sais que ma nouvelle religion me l'interdit? Uh... » le l'autre, il dit « Mais qu'est-ce qu'il te prend, Franck? » Puis il dit « Pas Franck, Mohamed, M-O-H-A... » On avait besoin de ça. C'est là qu'on comprend qu'il vivent des thématiques vraiment, vraiment importantes dans ce poste apocalyptique qui va devenir quelque chose à découvrir. Euh, Là-dessus, ça nous amène à la fin de l'émission. bah oui. Bon, ouais, je dis merci à David Saïd. Peut-être un, un dernier commentaire, mesdames, on rappelle que c'est euh, le le 2 mars le 21h c'est ça faut que je mette ça à mon agenda ouais. ouais. ouais, je te l'ai mis je t'ai envoyé quelque C'est ça regarde ça, ça. Okay, on <rire> parle <rire> offline c'est bon Voyez-y c'est bon il certain. reste je veux juste dire, il reste encore euh, des places pour les gens qui veulent participer Oh oui Fait que, euh, nous écrire YouTube Battle, à commercial, RIDM.QC.ca. Un... YouTube <rire> à commercial, RIDM.QC.ca. Un... Là-dessus encore, merci à Bruno, merci à Lucie, David, Dieu à console, <rire> tous <'es> ceux <-tu rire> qui sont passés comme Andy, Carmel, Marie-Laure, on espère que vous allez nous suivre au brouhaha pour aller boire de la bière puis écouter les excellents prédateurs du futur. Vous, vous êtes chanceux à tout <rire> De chanceux à 2.tv parce qu'on va vous le mettre juste après vous avez même pas à vous lever puis aller prendre le métro qui fait moins plusieurs euh... mais vous serez pas témoin de nos deux invités au bois par exemple Tadam il paraît qu'ils vont rentrer avec les ralentis puis les colombes parce que le ra... <rire> leur rentrée au bois a été scénarisée par un certain John Doe ça va être fabuleux <rire> on veut le feu on veut le ralenti mais d'autre chose Dieu qu'on a faire autre chose merci hein vous Merci <rire> Mais d'où je dis Ah ouais Hey ou I've been watching you la la la -la, la la la la la long long, long, long, long, long, long. Oh, come on.